nous C'est pas la vie pour nous dé nous aimer nous qui périr l'amour nous a laissé fané un je sais nous qui keguetter Oui que l'amour Même si moins loin moins un fort Ça doulou Même si moi loin moi aimais autour jour plus fort l'amour est ressenti pas Bo se osal moj C'est les restes dans mon